S'aimera toujours, toujours des millions de nuits et de jours, mon amour, mon amour, oh mon amour, on s'aimera encore une fort le Marchant seul sur une plage Tu es le premier homme, je suis la première femme Je regarde se déchirer les nuages Les vagues une à une meurent à nos pieds C'est le premier matin du monde C'est le premier amour du monde t Est-ce qu'ils feront la guerre Seront-ils tellement nombreux Qu'ils seront malheureux Tu vois, mon amour, Il y a 2000 ans on marchait sur cette plage la mer est toujours là ils ont inventé le feu la folie la danse et les bateaux saiment ils comment s'aimer? chantent-ils comment chanter ils comme n'ont pas pu oublier ils n'ont pas pu